Salut à vous tous, mesdames et messieurs, à l'écoute de Radio Nderagakura. Bienvenue à cette édition de la matinée de ce vendredi dont voici d'abord les grands titres. Le président de la République, Pierre Ngoziza, interpelle les Burundais à aimer leur patrie et à s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Aux journalistes, il leur demande de produire des émissions valorisantes. C'était dans le discours adressé à la nation à l'occasion des voeux du nouvel an. Et la première dame du pays a visité ce jeudi les malades de l'hôpital Kayanza. C'est dans le cadre de sa tournée pour présenter les du Nouvel An à la population. Certaines routes et ponts de la mairie d'Obujumbura vont être réhabilitées à partir de cette année. Le directeur général des routes demande toutefois au ministère en charge de l'environnement d'être coopératif en protégeant les rives de la rivière Narangwa. Voilà pour les titres dans quelques instants, le développement la présentation, c'est Anne-Marie Kubayot, Jean-Claude Aymana assurent la mise en onde. Encore une fois, bienvenue à cette édition. Le président de la République Ptahmounouziza demande aux Burundais d'aimer leur patrie, de s'occuper de l'éducation de leurs enfants et de se tenir loin des gens mal intentionnés. Aux journalistes, il leur demande de produire des émissions valorisantes et aux étrangers vivant au Burundi, de se conformer aux lois du pays. C'était dans son discours à la nation à l'occasion de la clôture de l'année 2016. Le président de la Et traduit par Isaïe Minan Préoccupons-nous de payer les impôts et taxes, relevons l'économie de notre pays et disons adieu à la mauvaise habitude de tendre les mains à des gens qui ne se soucient guère de notre développement. Préoccupons-nous davantage de l'éducation de nos enfants, fustigeant les attitudes des divisionnistes. Nous demandons à tous les Burundais, en particulier les jeunes, d'éviter l'oisiveté et de se garder dans la compagnie de ceux qui les induisent en erreur. Gardez toujours à l'esprit ces belles paroles heureux, l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne soutient pas sur les chemins des pêcheurs et ne prend pas place sur la table des impies. Aux journalistes, nous demandons de multiplier la production des émissions qui sont de nature à renforcer l'unité nationale, la paix la sécurité, le développement, la bonne santé et l'éducation fondée sur les valeurs culturelles positives de nos ancêtres. Nous demandons aux étrangers vivant sur le sol bourrondais d'y séjourner en se conformant aux lois du pays et d'être en ordre avec les services administratifs de l'immigration Aux membres des missions diplomatiques accrédités au Burundi et aux représentants des organisations internationales vivant dans notre pays, nous demandons de faire respecter les lois du pays et de donner des informations véridiques et vérifiées sur le Burundi. Nous leur demandons de respecter les conventions et les lois régissant les relations internationales, de se comporter comme il exige dans leurs pays respectifs. Aux institutions étatiques, nous recommandons la prudence afin d'éviter des faux pas. Soyez très attentifs dans vos rapports régis par les relations et la coopération internationale et s'il le faut, consulter le ministère ayant la coopération dans ses attributions. Et la première dame du pays, Denise Ngunziza, continue quant à elle sa tournée dans les différentes communes du pays pour présenter à la population les vœux du nouvel an. Après certaines communes de la province Ngozi, la première dame s'est jointe ce jeudi aux malades de l'hôpital Kayanza où il a visité respectivement le service de la maternité, celui de la stabilisation thérapeutique ainsi que la pédiatrie. La première dame s'est C'était muni d'un paquet composé de vivres et d'habits et chaque bénéficiaire a reçu 10 kg de haricots 10 kg de riz, du sucre, du lait et des pagnes. Et à leur tour, ils ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit de la première dame pour ce geste louable. Nous devons cette information à notre confrère Bonaventure, Banghika. Des réunions régulièrement tenues entre les autorités, la population et les partenaires de développement, tels sont les mobiles qui ont fait que la province Ngozi se classe 2017, Deuxième au niveau national en matière de développement et de bonne gouvernance pour l'an 2016. C'est ce qu'indique le gouverneur de cette province, Albert Ndouimana. Il demande aux différents collaborateurs d'intensifier ce genre de rencontres afin de pouvoir occuper la première place pour l'année 2017. Suivez. Il y a eu plusieurs stratégies. La première stratégie a été d'abord d'accompagner les communes dans la réalisation de chaque domaine qui a été obligé évaluation il y a eu donc un accompagnement ça à travers des réunions où on faisait la signification des différents indicateurs faisant partie de chaque domaine et il y a eu des réunions des changes d'expérience et il y a eu même des visites cet accompagnement des communes qui ont été faits qui ont faits par le cabinet du gouverneur et les autres services avec qui nous travaillons ensemble comme pour'était le service de l'méants et qui nous ident mais mais l'opa qui et d'habitude eh, lago. à côté de ça il y a eu aussi des réunions de mobilisation fait natifs et eh, qui ont concouri eh, au développement de les communes respectives à côté de cela aussi il y a eu la sensibilisation de la population faisant partie des différents domaines et pour que conférences de la population et aide les administratifs et les administrer à pouvoir cheminer de la performance. Nous avons arrêté cette stratégie qui sera toujours arrêtée euh, sur l'accompagnement régulier niveau euh, des visites des communes, au euh, niveau des réunions, et des chaînes d'expérience entre ces communes. Et nous avons euh, arrêté comme stratégie aussi la continuation de la signification euh, des indicateurs à l'endroit de tous les partenaires, à l'endroit de tous les partenaires, à l'endroit intérieurement, à l'endroit de tous les nôtres qui peuvent nous aider la performance qui nous construira cette première place. Et donc, gozi retour en mairie d'Obujumbura. Les routes et les ponts de la mairie d'Obujumbura sont dans un état globalement satisfaisant. C'est l'appréciation que fait le directeur général des routes, Vincent Nibayou Bahé, qui déplore toutefois le mauvais état des routes et ponts nouvellement construits. Il indique que ces derniers vont être réhabilités à partir de cette année, mais interpelle le ministère en charge de l'Environnement à protéger protéger les rives de la rivière Narangwa pour qu'elle ne continue pas à endommager la route qui passe à côté de l'entreprise Braroudi. Vincent Nibayouahé, c'est le directeur général des routes. D'une manière générale, je vous dirais que les routes sont, sont très bien, malgré que quand même certains problèmes ne peuvent pas manquer. et Surtout, ce sont des routes très âgées qui datent des années 90-1936. Ensuite, d'autres routes sont dégradées parce qu'elles traversent des zones très accidentées. Et n'oubliez pas aussi qu'avec le changement climatique, il y a des grandes inondations qui ont fait que et les routes et les ponts et personnel qui tuer les maisons soient détruites. En meilleur de Jumbura, c'est vrai il y a certaines routes qui sont dégradées, mais aussi il y a d'autres routes qui sont en bon état parce que ils sont moins âgés, peut-être ils, ils ont été habités ici récemment. Mais il y a d'autres points hein, qui présentent des problèmes, il y a des points critiques qui sont un peu qui me la circulation, c'est notamment côté Bradia, côté Bradiste, un point qui est que tout le monde sur tourne, tout le monde se tourne parce que quand il pleut, vraiment ça se transforme petit lac qui est créé. Alors, ce lac qui est créé c'est pas des gouttes d'eau qui, qui viennent du ciel guiton tombe, mais plutôt. C'est la rivière Narois qui a dévié, qui a changé son lit majeur, qui a prêté notre voie. Alors, c'est au niveau de la 5e avenue, d'Aubienzi, où la, la, la rivière a dévié. Et, elle est dévié parce qu'il y a une coude et la rivière ne jamais les coudes. Quand il y a une coude, c'est que l'eau a tendance à sauter. Et là, à son niveau, l'eau saute et emprunte le chemin vers l'entreprise raffinée et vers l'entreprise rigide des eaux. Raison pour laquelle vous trouverez chaque fois qu'il pleut des masses d'eau d'eau qui sont déposées là-bas on peut mettre du goudron ou d'autres matériaux mais la solution la plus efficace c'est d'abord de canaliser l'eau pour que qu'elle réellement puisse prendre la trajectoire directement plus ou moins pour au pont. Si cela n'est pas fait, on va assister toujours à des, à des inondations au niveau de la braloudie et j'interprète au ministère de l'envers pour qu'elle puisse prendre le devant et pour nous aider à faire la chose. La solution transitoire c'est de, de réparer avec du béton parce qu'on sait bien que le béton cohabite bien avec l'eau contrairement au, au bitume. La solution a été déjà envisagée un peu avant hein, à côté d'entreprises Et on a trouvé que ça ça tient quand même et ça va tenir. Vaut mieux faire de petites choses, mais de choses qui durent quand même. radio scolaire Nderagakura, nous abordons la page éducation. La province de Boubaza a décroché respectivement la première et la deuxième place au niveau national au concours de certification et d'orientation de 10e et de 9e année, édition 2016. Selon le directeur provincial de l'enseignement de cette province, Barthélémy Chimaie, ce bon classement est le résultat des efforts conjugués des natifs, des éducateurs en général et d'autres partenaires éducatifs qui ont contribué pour le renforcement de l'encadrement des élèves. Barthélémy Chimaie invite ses différents partenaires à maintenir cette solidarité pour ne pas reculer de place lors des évaluations nationales prochaines. Suivez Barthélemy Timay. Au niveau de la province Vanzan, nous sommes satisfaits cette année parce que euh, au concours national de 9e année nous avons pu décrocher la deuxième place alors que pour le concours national de 10e nous avons pu être classé première pour dire que c'est vraiment un classement pour nous qui est satisfaisant parce que au cours de ces dernières années, le classement n'était pas satisfaisant. Il y a 2 ans, la DP Anza a été classé 14e et puis par après nous avons pu combattre et, et nous avons pu quand même avancer décrocher la 6e place. Donc c'est le résultat en tout cas des efforts fournis par les, les natifs d'abord et les, les enseignants et les, les éducateurs de façon générale. Pour le moment au niveau de la province, nous sommes en train de travailler avec les, les natifs parce qu'il y a deux ans lorsque nous avons été classés 14e tous les natifs se sont réunis et ils ont mis des efforts ensemble pour améliorer le rendement. Il y a un fond de solidarité pour la promotion de l'enseignement dans notre province. Nous sommes en train de voir comment renforcer ce J'espère que les natifs vont répondre favorablement à cet appel. Nous aussi, au niveau de l'enseignement, nous sommes en train de conscientiser les élèves, les enseignants et les directeurs d'école pour qu'ils puissent mettre en valeur les acquis du FBP, du financement basé sur la performance. Parce qu'au cours de ces deux dernières années, Cordaid nous a apporté un projet pilote, quel projet en fait travaille avec les élèves, avec tous les enseignants, les parents et les directeurs d'école. Grâce aux contributions du FBP, il y a eu des résultats positifs parce que les enseignants recevaient des prix mais aussi il y avait des constructions qui étaient faites pour améliorer les conditions des apprentissages. terminons cette édition dans le domaine de la recherche, les champignons sont considérés comme un aliment complet et ils protègent l'organisme contre certaines maladies. C'est ce que dit Prosper Kiyuku, enseignant, chercheur à l'Université du Burundi dans la Faculté des sciences agronomiques. Prosper Kiyuku annonce un projet d'extension de ce programme dans tout le pays. Il demande aux investisseurs privés de s'investir dans la production des semences du champignon qui Les champignons sont pratiquement considérés comme un aliment complet. en ce sens que les champignons sont riches en protéines, la teneur en protéines des champignons est à peu près équivalente à la teneur en protéines du haricot, à la teneur en protéines du soja. Mieux encore, les protéines des champignons renferment tous les acides aminés essentiels. Donc c'est pour vous dire que les protéines des champignons sont de très bonne qualité, également très digestibles comparativement aux protéines animales par exemple. Ce qui est intéressant chez les champignons, c'est que l'hériture Puis des champignons sont riches en ce que l'on appelle des acides gras insaturés, et polyinsaturés. Or, les acides gras insaturés et polyinsaturés sont les mieux acceptés par notre organisme et les champignons sont également riches en vitamines, plus particulièrement les vitamines du groupe B, des vitamines B6, B12, B2, euh, ainsi de suite. Or, les vitamines du groupe B ont comme dénominateur commun d'aider notre organisme à lutter contre un certain nombre de maladies, un certain nombre euh, d'agressions. Les champignons sont également riches en éléments minéraux euh, divers et les champignons sont également riches en fibres, et vous savez que les fibres aident en particulier au transit intestinal et à la bonne digestion. Pour élargir ce programme dans ce pays, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, par exemple, à travers l'Institut des sciences agronomiques du Burundi d'Isabou, on voudrait voir comment développer la technologie de production des semences de champignons, et de voir comment la vulgariser dans les différents coins du pays, de façon que les gens puissent s'approvisionner facilement en semences. Nous voudrions également voir comment travaille à des privés pour qu'ils puissent investir dans la production des semences de champignons. Et c'est donc par ici que nous clôturons cette édition. Je dis merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Anne-Marie Kouaïou. Bonne journée et bonne suite.